Ce soir j'ai envie de parler et non de faire la fête J'ai tant de choses dans la tête que tu ne comptes Ne laissant qu'un grand silence en attendant la délivrance pour éviter les habitudes, je m'habillais de solitude jusqu'à tout Julien ton reste Julien Qui ne tient jamais ses promesses Julien, ma joie et mon enfer Julien, ma paix, Julien, ma guerre Julien, mon paradis perdu Julien à moi Julien sauvage Julien voyage Julien s'en va, Julien revient Tenant ma vie entre ses mains Julien, ma soif, Julien, ma faim Ma maison, mon pain mon vin Julien, ma seule raison de vivre Julien, à moi Julien, écoute J'ai voulu faire de notre amour Un monde qui te ressemble J'avais souvent perdu sans toi Je voulais tant qu'on gagne ensemble Mais quand le manège cesse de tourner Il faut savoir descendre Sans larmes et sans attendre Et son aller Julien, tendresse Julien, caresse Julien, rêveur Julien, cœur. Qui ne tient jamais ses promesses. Julien, ma joie et mon enfer. Julien, ma paix. Je ne suis pas tout pour toi, Julien ne pleure pas comme ça, Julien reviens.